Bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je prends un instant pour enregistrer ce message en toute franchise avec vous, avec plein d'amour, avec aussi quelques craintes dont je vais vous parler juste après. Je poste ce message avant lundi Simplement pour ne pas créer de déception, même si c'est un peu absurde de dire ça, mais c'est mon intention, car je voulais vous annoncer que le podcast prendra une petite période de vacances, juste deux semaines, donc euh, je serai de retour le lundi 14 mars pour être précise. Une petite pause parce que en ce moment dans ma vie, je sens que j'ai vraiment besoin de remplir ma coupe avant de pouvoir donner aux autres. Et comme toujours, j'essaye de mettre en pratique du mieux que je peux ce que je prône, donc je sens que j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries, de prendre un petit pas de recul simplement pour me reposer, me déposer. Prendre du temps. Prendre du temps loin des écrans aussi. Alors, je prends cette décision et quand je vous parlais de mes craintes, c'est parce que en choisissant de faire cela, je fais aussi face à ma peur d'être oubliée. C'est peut-être une peur qui vous parle. Surtout dans, dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents. Le fait de disparaître un temps, on a toujours cette impression qu'on va, qu'on va nous oublier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors que c'est faux, bien sûr. Mais c'est là, c'est là, et je m'assois avec ça. Et je voulais vous le mentionner juste pour que, si un jour ça vous arrive, vous vous sentiez moins seul et que vous trouviez pas ça stupide. <rire> Dites-vous qu'il y a au moins Valentine euh, qui passe par là aussi. Voilà. <rire> Donc, euh, vous inquiétez pas, tout va très bien. Juste comme n'importe qui, ma vie a des hauts, des bas, des vagues que je surf avec toutes mes qualités d'humaine et euh, toutes également mes difficultés d'humaine. Et donc c'est ça, en ce moment je sens que j'ai besoin de, de ralentir, de ralentir quand je suis chez moi, d'essayer de, entre guillemets de ne rien faire, qui soit productif. Donc me voilà en toute transparence avec vous, je vous envoie vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Durant ces deux semaines où le podcast sera absent, j'espère qu'il demeurera présent de quelque façon que ce soit avec vous. Peut-être juste quand vous penserez à prendre une grande respiration une fois par jour. Sachez que moi aussi j'en prendrai de grandes respirations avec vous. Donc on se retrouve... Le 14 mars, d'ici là, je vous embrasse et je vous dis, comme toujours, à très bientôt. Merci, merci, merci.